la graphie c'est apostrophage. exercice 1 guenor ya lür ka bur do brasser cou for goa exercice 2 A honn Yohal Di hartes O honn Sahat Hon Nahat Grahes Da hartes Exercice 3 Cœur Cher Ker air l'air voir l'air corps corps ca clore clore